Mais quand stage 28. Crèche a été piégé dans le peuple de Hachem dans le peuple, jusqu'à ce qu'il leur rende le prophète et les musulmans, et que les durs sont restés trois ans.